Et c'est Likado qui a suivi la mise en nom de merci de nous rester fidèles, amis auditeurs et auditrices de notre station. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce dimanche 3 octobre 2021. D'abord, les grands titres. Nous sommes à la veille du 4 octobre 2021, date de début de la mise en application de la loi sur la stabilisation permanente. Les éleveurs en Dobubanda se sont préparés, tandis que d'autres sont en train d'écouler leur troupeau au marché. Vous l'entendrez dans cette édition. La province Kayanza développe un fonds d'appui à l'éducation et c'est un fonds qui va permettre de résoudre les problèmes qui hantent ce secteur à Kayanza, comme expliqué par les natifs de cette province. C'est notre reporter du jour nous conduit à Rumonge et c'est pour nous parler de la régulation de la pêche dans cette province. Et voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Re Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, certains éleveurs de la province de Boubanza ont déjà construit des étables pour leur bétail afin de mettre en application la loi sur la stabulation permanente qui commence ce lundi. Cependant, d'autres préfèrent les écouler sur les marchés malgré les conseils des autorités administratives. Spécialité Caritas Cabayana Correspondance. Quand on visite certains ménages et des éleveurs dans différentes communes, on constate qu'ils ont déjà terminé à construire des étables pour les troupeaux. Ils expliquent que c'est pour mettre en application la loi de la stabilisation permanente qui commence avec la semaine prochaine. D'autres ont préféré vendre le troupeau. Ils expliquent qu'ils n'ont pas de parcelles pour construire des étables ni des terrains pour la plantation des herbes fourragères. Et sur différents marchés, il y a à peu près un mois qu'on observe des vaches, des chèvres et des porcs qui sont souvent achetés par les bouchers et à bas prix selon les éleveurs. Un éleveur contacté ce dimanche nous a Qu'il a vendu sa vache à 600 000 francs burundais alors qu'elle avait une valeur de 1 500 000 francs burundais. Cela étant, les autorités administratives ne cessent de donner des conseils et interdisent à ces éleveurs à écouler le bétail sur les marchés, mettre plutôt en application la loi de la stabilisation permanente. Spescaritas Kabanyana, non loin de chez vous, les éleveurs de la zone Rubiridzi, en commune de Moutimbouzi de la province et bourgeon demandent que le délai fixé par l'administration pour avoir délocalisé leurs vaches le 30 septembre dernier soit prolongé. Le représentant de ces éleveurs trouve que l'État devrait leur montrer un autre centre d'élevage et cela de, fa de façon définitive, car, regrette Thierry nizigi Mana, ils ont été déménagés à maintes reprises. Suivez plutôt. Thierry Nidigimana, euh, qui est traduit en français par Arthur Kavaouchi. Le problème que nous avons là où nous pratiquons l'élevage de vaches, c'est que le gouverneur souhaite que nous quittons cette place alors que ce sont nos terres dans lesquelles nous pratiquons le projet d'élevage. Mais vu le temps passé et l'agrandissement de la ville, des gens sont venus construire ici dans la localité où nous sommes. Je pense que ce sont ces mêmes gens qui ont approché le gouverneur lui demander de faire partir ses vaches afin que cet endroit devienne une ville. Après avoir entendu cela, nous avons eu des réunions avec le gouverneur, mais il y a des questions qui sont restées en suspens. Comme le gouverneur dit qu'on s'est entendu de déménager, oui, on s'est entendu mais pas sur la date, car le déménagement exige beaucoup de moyens et donc nous lui demandons de reconsidérer la date qui était convenue. Quant au gouvernement, il ne nous a pas demandé de déménager pour un quelconque projet. Nous avons écrit une lettre au ministre en charge de l'agriculture et l'élevage en lui disant qu'il n'y a aucun projet du gouvernement qui sera exécuté. Comme ce sont nos propriétés, nous savons que si les en a besoin on te montre un autre endroit où aller et continuer ton projet alors nous attendons encore qu'on nous montre son nouvel endroit où nous allons déménager mais que ce soit une place sécurisée et définitive pour que l'éleveur ne soit pas toujours dans une situation de déménagement incessante C'était le représentant des éleveurs de Lidzi, Thierry Nizimana, qui est traduit en français par Sir Kavabouché. Sur ce, le gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Senguyumba, trouve que ce délai est suffisant pour expliquer qu'il ne sera pas prolongé. Cette autorité administrative souligne en outre que même les sites de déménagement leur ont été communiqués comme en, en commune Mugongomanga, toujours en province de Bujumbura. Le Conseil des ministres est tenu mercredi de la semaine en cours à adopter deux projets de loi, l'un portant ratification de l'accord de coopération pour l'exécution du projet de gestion des ressources euh, hydriques du Burundi entre le Burundi, l'Égypte et l'autre portant ratification de l'accord relatif à l'exemption de visa pour euh, les détenteurs de passeports diplomatiques spéciaux et de services entre euh, ces deux pays. Ce Conseil a recommandé la mise en euh, La mise sur pied euh, a recommandé euh, la conservation des ressources, a recommandé que l'on mette l'accent sur la conservation des ressources hydriques. Suivez plutôt Prosper Naugami, le secrétaire général de l'État, dans cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres. Du 23 au 26 mars 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a effectué une visite d'État en Égypte en marge de laquelle Ces deux accords ont été signés. L'accord de coopération pour l'exécution du projet de gestion des ressources hydriques s'inscrit dans le cadre de l'initiative égyptienne pour le développement des pays du bassin du Nil adoptée par l'Agence égyptienne du partenariat pour le développement. En ratifiant cet accord, le Burundi aura contribué pour soutenir les liens d'amitié et de fraternité avec l'Égypte et pour renforcer la coopération technique dans le domaine des ressources hydriques pour leur gestion efficace selon une utilisation équitable et coopérative. S'agissant de l'accord relatif à l'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques spéciaux et de services, sa ratification par le Burundi contribuera à la mise en œuvre du protocole relatif À la libre circulation des personnes, de la main-d'œuvre, des services, et sur si le droit à l'établissement et à la résidence des ressortissants des pays membres du COMESA, ainsi que du traité de 1991 instituant la communauté économique est-africaine dont le Burundi et l'Égypte sont membres. Le Burundi aura également facilité la mobilité des populations ressortissantes des deux pays d'une part et la mobilité des populations ressortissantes du continent africain d'autre part. Après échange et débat, le Conseil des ministres a adopté les deux projets en recommandant que pour ce qui est des ressources hydriques, le Burundi mette un accent particulier sur leur conservation ainsi qu'un appui de la République d'Égypte en ce qui concerne la lutte contre la désertification. 13h40 sur Isanganiro. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre via le www.sanganiro.org. www.isanganiro.org. Justice à présent, l'organisation Verinha qui milite pour l'assistance et la formation juridique du citoyen. Salut les initiatives du gouvernement de réorganiser l'appareil judiciaire. Le représentant de cette organisation. Réagi après différentes sorties des autorités de redresser les professionnels de la justice, Venus de Mouyabaga estime que sans justice équitable, il est difficile d'atteindre un développement durable. Suivez plutôt Venus de Mouyabaga. On ne peut jamais espérer un développement, on ne peut jamais observer une sécurité saine, on ne peut espérer la dans un pays où il n'y a pas de justice. Si on voit que la plus haute autorité de l'État, en l'occurrence le président de la République, recommande à ce que la justice soit juste, à ce que les magistrats disent le droit, à ce que l'injustice cesse. C'est vraiment une bonne chose. Ça donne l'espoir que demain, nous allons arriver à cette étape où l'on parle d'un état véritablement de droit où un vulnérable ou un citoyen qui s'adresse à la justice et voit euh, toute tout son affaire tranchée en toute impartialité, en toute euh, justice. Ça veut dire que le citoyen aura confiance à la justice et le pays va se développer. Les affaires vont se dérouler à la normale, les investissements vont s'accroître et la confiance va revenir au pays. Ça veut dire que les étrangers qui investissent et les Burundais qui investissent auront confiance à la justice et nous pensons que les affaires, nous pensons que le pays en tirera beaucoup de choses. Mais nous demandons à ces autorités... Au premier degré, nous demandons au président de la République de veiller à ce que tout magistrat qui va outre ces recommandations, tout magistrat qui va outre la loi, soit sanctionné sévèrement pour bannir à jamais ce comportement de corruption. Il faut lire la loi et trancher conformément à la loi, et ce sera une justice juste qui fera que le Burundi soit en paix, que le Burundi soit. La confiance des investisseurs reviennent. Il faut que les investisseurs aient encore une fois la confiance en fait qu'ils investissent au Burundi. L'éducation à présent, un fonds d'appui à l'éducation sera bientôt mis en place par les natifs de la province de Kayanza pour surmonter certains défis auxquels font face le secteur de l'éducation dans cette province. Cela permettra par exemple l'octroi des primes d'encouragement aux enseignants bénévoles et vacataires. C'est ce qui ressort de la réunion qui a réuni ces natifs de Kayanza avec le cabinet du gouverneur en cette province ce soir, samedi. Désiré Hatungimana salue cette initiative qui d'après lui aboutira à l'amélioration du rendement scolaire Patrick Senguionga. Comme l'a indiqué Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza dans cette réunion qui a rencontré les natifs de la province Kayanza et le cabinet gouverneur en cette province, les principaux défis auxquels fait face c'est le bon déroulement des activités dans le secteur éducatif sont surtout le manque d'environ des enseignants, celui de 21 400 bambipitres et les latrines qui ne sont plus adéquates à certaines écoles. Trouver une solution provisoire à certains de ces problèmes, Désiré Atungimana parle surtout d'un recrutement de 584 enseignants bénévoles et so La un enseigna vacatel mais précise que les frais d'encouragement restent un problème important. Pourtant, malgré tous ces défis, la direction provinciale de l'éducation à Kayanza se dit satisfaite de l'amélioration du rendement scolaire en cette province, surtout dans les examens nationaux. Les natifs de la province Kayanza qui étaient présents dans cette réunion ont demandé à cette direction de l'éducation de continuer sur cette même lancée. Pour y arriver, ces mêmes natifs de Kayanza ont proposé la mise en place d'un fonds d'appui à l'éducation afin de pouvoir monter certains parmi ces problèmes dont souffre le secteur de l'éducation à Kayanza. Patrick va pour la radio À la source, reportage. Aucun pêcheur euh, n'est autorisé d'entrer dans les eaux du lac sans être enregistré dans les livres de la marine. Une décision prise par l'administration provinciale pour des raisons de sécurité. Le gouverneur de la province Lumongue, ainsi que ses pêcheurs trouvent cette mesure salutaire car, dit ils actuellement, il est facile de contacter les familles de ceux qui peuvent avoir des problèmes lors de leurs activités de pêche. Francine Ndia c'est notre reporter du jour. Ces pêcheurs exercent leur métier sur la plage de pêche de Lumongui C'est à cet endroit qu'ils se rencontrent pour aller se faire enregistrer au poste de la marine comme l'exige le règlement Ils sont entre 6 et 8 dans un bateau Ils doivent se présenter physiquement badge à la main pour enregistrement Pour quitter ici on doit passer par là au poste marine. Marine pour faire le contrôle. Il y a des badges qu'on a achetés. Il y a notre identité. Après vérification de notre identification, on continue le trajet. Même le matin, c'est la même chose. On regarde si, sur les photos si le nombre de passagers reste le même. Si vous êtes parti étant sept, on vérifie si vous êtes les mêmes. Le patron doit avoir la liste de ses pêcheurs. Il donne cette liste là, ainsi que le numéro matricule. Après avoir donné cette matriculation, vous, vous dites uniquement ce numéro. Puis, il vérifie si vous voulez changer de plage. Il faut aller le signaler. Et puis, on vous donne le transfert. Le comité du nouveau plage vous reçoit. Sinon, vous n'y accédez pas. Chaque jour, on doit donner le rapport. Le de la province de Mange, Consolateur Nitunga explique qu'il s'agit d'une mesure prise pour des raisons de sécurité. En 2020, il y a eu un groupe de marfetteurs qui est venu de la RDC, en passant par le lac Tanganyika. Il a tué quelques personnes. Donc, nous avons vu que le lac, c'est un chemin qui peut être utilisé par des personnes mal intentionnées ou pas. Donc, on a pris des mesures de sécurité, des mesures de prévention. Gabriel Boutoyi, représentant légal de la Fédération des pêcheurs, et fournisseur de poissons au Burundi dit satisfait. Pour lui, cette décision facilite le contrôle des mouvements des pêcheurs. Nous maîtrisons ceux qui entrent dans le lac et ceux qui sont retournés. Cela devient qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas trouvé alors qu'il était passé par ici. Nous le cherchons sur d'autres plages de pêche car il y a une communication entre les plages sur ce contrôle. Je dirais que ça a permis le contrôle des pêcheurs. Dans le passé, il y avait des pêcheurs qui n'en revenaient pas alors qu'ils étaient au Congo. Cela a permis de découvrir ceux qui se déguisaient en pêcheurs. Cela a permis la diminution de la criminalité dans le lac. À peu près 1000 pêcheurs sont concernés par cette identification sur la plage de pêche de Lumongue. Ces derniers témoignent que même les cas de vol dans le lac ont été réduits c'est sur ce reportage de jour que nous mettons fin finale à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Elie Kadogo qui l'a mise en scène. Dely Nibel Nibigra j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un bon après-midi dominical. Au revoir. Yeah.